Ce soir, la mer et le ciel se sont donnés rendez-vous pour faire un monde elles du lavant Et sur la plage dorée, le sable se fait plus doux. Le ciel sur la mer joue contre joue que m'importe un si beau soir éclatant de mille feux si je ne peux pas le voir dans vos yeux que m'importe si le vent murmure des mots très doux si mon cœur ne les attend que de vous Ce soir, la mer en le ciel s'étaient donné rendez-vous pour faire, et m'ont rien que pour nous. La ville alignée sur la grève, on en éncolie de rêve, c'est mille diamants, et l'âme reflète l'image. D'un ciel sans nuages tout piqué d'argent. Tout autour de moi semble dire Livre, de vivre, mais seul. Je suis triste. pour toi ce soir, la mer et le ciel s'étaient donnés rendez-vous. On dirait rien que pour vous Et sur le sable mouillé avec en dernier mot frisson